Bismillah wa alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah Amma ba'd On continue dans le chapitre relatif au tayammum à savoir la purification à partir de ce qui est issu de la terre ou du sol Et nous restait à aborder un 4 point relatif à la description de ce type de purification-là. L'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit, en parlant de l'eau, « La terre prend alors sa place. Il convient à ce moment-là d'avoir l'intention de mettre un terme à l'état d'impureté, puis de dire « Bismillah » puis de taper légèrement une fois la terre avec les deux mains, de les passer sur l'ensemble du visage et l'ensemble des deux mains, et il n'y a pas de mal à taper légèrement à deux reprises. Et suite à cela, l'auteur rahimahouallahu ta'ala a fait mention du verset numéro 6 de surat al-Ma'idah, Ou du moins d'une partie de ce verset, puis du hadith de Ja'bir an, rapporté par al-Bukhari et Muslim, et donc on avait abordé ces deux textes-là la fois dernière. On retrouve donc ici dans les propos de l'auteur quatre points dans la description de ce type de purification. La premièrement, l'intention qui ne fait pas à proprement parler partie de la description du tayam mom, mais qui est mentionné ici du fait de son importance capitale et sa place, c'est le cœur. Donc il faut impérativement que tu aies l'intention de mettre un terme à l'état d'impureté. Et on avait quelque peu détaillé ce point-là précédemment. Deuxièmement, la mention du nom d'Allah. donné qu'il a dit, puis il dit, Bismillah. C'est ce qu'on appelle la basmala, le fait de dire Bismillah. Qui est recommandé ici comme lors des ablutions. Étant donné que, comme on l'a vu, la purification par ce qui est issu du sol, c'est un substitut. l'eau, Et le substitut, il a la valeur de ce à quoi il se substitue. Et étant donné que pendant les ablutions, Avec l'eau, tu es recommandé de dire « Bismillah », c'est également le cas ici. Troisièmement, le fait de taper légèrement les mains sur le sol. Et quatrièmement, le fait de les passer sur l'ensemble du visage et des mains. Et ça, c'est basé sur un hadith rapporté par al-Bukhari et Muslim. Au début on trouve un dialogue entre Abu Mousa et Ibn Omar radhiyallahu anhu radhiyallahu anhum Et à la fin, Abu Musa, il fait Abu Mousa une mention d'une anecdote qu'avait rapporté Ammar radhiyallahu an An disant, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'envoya à m'occuper d'une affaire. Essaye de fermer, s'il te plaît, la, la fenêtre derrière toi. Et je fus touché par un état de souillure majeur. Ce qu'on appelle al janab Mais ne trouvant pas d'eau, je me mis à me rouler par terre comme le ferait une bête. Pourquoi il a fait ça Il a fait ça parce qu'il a trouvé... Dans le livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala, qu'Allah a mentionné le fait d'avoir recours à ce qui est issu du sol, si jamais on ne trouve pas d'eau. Lui étant donné qu'il était en état euh, d'impureté majeure, il avait été touché par une souillure majeure, il se devait de faire les ablutions majeures. Et quand tu fais les ablutions majeures, tu te dois de faire passer l'eau sur l'ensemble de ton corps. Lui n'a pas trouvé d'eau, il ne connaissait pas la manière de faire el Donc qu'est-ce qu'il a fait Eh bien, il, il, a, il en a déduit qu'il devait se rouler par terre pour que euh, la terre touche l'ensemble de son corps. C'est pour ça qu'il a fait cette chose-là. Et ça te montre le souci qu'avaient les compagnons. De mettre en application les commandements d'Allah, tabaraka wa Il a fait donc ce qu'il estimait être ce qu'il fallait faire à ce moment-là, dans ce contexte. Puis il allait voir le prophète salam, et donc il lui a raconté ce qui s'était passé. Et là, le prophète salam lui a dit il ne te suffisait que de faire comme ça avec tes mains. Puis le prophète Il tapa légèrement le sol avec ses deux mains, une fois, puis sa main gauche, puis il passa sa main gauche sur la main droite, et passa chacune de ses deux mains sur le dos de l'autre, et les passa sur son visage. Donc, le prophète, il a légèrement tapé, donc quand on dit « ce c'est pas « taper avec force », c'est « taper légèrement », à la limite même « poser ». On trouve dans certaines traductions « poser les mains ». Et c'est quelque chose qui correspond plutôt bien à ce qui est voulu ici. Étant donné que même dans certaines versions, dans certains hadiths relatifs au tayammum, tu trouves waba'a, donc posé. Donc, tu tapes légèrement les mains sur le sol ou même le simple fait de les poser. Comme l'a fait le prophète, alayhi salatu salam Puis il passe à sa main gauche, sur la main droite, na'am, et il passe à chacune sur le dos de l'autre. Au final, donc, il a passé euh, ses mains sur... sur ch chacune de ses deux mains sur l'autre, et c'est ainsi euh, que l'ensemble des deux mains a été purifié. Et il les passa sur son visage. Et on avait vu donc que le visage, c'est à partir d'ici, du début, donc, de la chevelure jusqu'au menton. Et en largeur, c'est de l'oreille jusqu'à l'autre oreille. Donc c'est bien important de mentionner ça et de ne pas négliger ici euh, le lavage, que ce soit donc dans les ablutions ou... Euh, quand tu passes tes mains pendant l'auteur il a dit il n'y a pas de mal dans le fait de taper légèrement le sol à deux reprises donc dans un premier temps il a mentionné que ça se faisait à une reprise comme on le trouve dans le hadith de Ammar puis il a dit et il n'y a pas de mal à taper légèrement le sol à deux reprises ou à poser ses mains sur le sol à deux reprises Et cela est dû au fait que dans d'autres hadiths, nous trouvons la mention de ces deux reprises-là. Cependant, ces hadiths sont faibles. Sheikh al Al-Bani, rahimahullah, a dit dans son livre Al-Iroa, Iroa al ghalil Après avoir mentionné le hadith d'Ammar que vous avez entendu, sache que ce hadith a été rapporté de Ammar avec la mention de deux reprises dire que le prophète a posé ses mains sur le sol à deux reprises, ou a tapé légèrement le sol à deux reprises. De même que dans certaines de ces versions, nous trouvons que cela doit être effectué jusqu'au coude. Mais tout cela est déficient et inauthentique. L'érudit a dit dans le télkhis, l'érudit, c'est-à-dire Ibn Hajar, rahima Allah ta'ala, a dit le télkhis, c'est-à-dire al tankhis al-Habir, Ibn Abd al vous connaissez Ibn Abd al A dit la plupart des récits qui sont attribués au Prophète sallallahu alayhi wa d'après Ammar, font mention d'une seule fois. La plupart Quant à ce qui a été rapporté de nuit, faisant mention de deux reprises, c'est sans aucun doute sans exception irrégulier. Irrégulier, c'est-à-dire muttarib. L'irrégularité dans la transmission. C'est déréglé. C'est muttarib. Et ça, c'est une sorte de faiblesse dans le hadith. Donc, quand il dit c'est irrégulier, ce sont des euh, transmissions qui, ne, qui, qui sont déréglées, ça signifie dans le jargon des savants du hadith que c'est faible. Et al bayhaqi a réuni de manière exhaustive les différentes voies par laquelle ou par lesquelles le hadith d'Ammar a été rapporté. Fin des propos d'Ibn Hajar mentionné par le Sheikh al-Albani. Et ce dernier de continuer en disant concernant les deux reprises, d'autres hadiths sont rapportés qui sont également faibles. Donc en plus du hadith d'Ammar, dans certaines versions formation de ces deux reprises, il y a d'autres hadiths qui sont rapportés qui sont également faibles, comme l'a démontré l'érudit dans al -Talchis. donc toujours ibn Hajar dans al al-Habir. Al Et j'ai pu approfondir l'étude de certains d'entre eux dans Ba'if, Sunani, Abida'oud. Fin des propos du chèque al-albani, on retiendra euh, de ces propos-là que tout ce qui a été rapporté concernant le fait de poser ses mains à deux reprises sur le sol pour le tayammum, c'est faible. De même que tout ce qui a été rapporté concernant le fait d'aller jusqu'au coude, c'est également faible. Et ce qui a authentiquement été rapporté, c'est ce que vous avez entendu du hadith de Ammar. Et c'est ce qu'a résumé ici l'auteur dans ces quelques points. Puis il a mentionné le verset de Surat Al-Ma'ida ou une partie de ce dernier ainsi que le hadith de Jabir anh, qui est unanimement été reconnu authentique vu qu'il a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et on trouve dans ce texte-là des preuves de la légitimité du tayammum, à savoir la purification à partir de ce qui est issu du sol, dans la religion. Donc c'est quelque chose de tout à fait légiféré, avec certaines conditions qu'on a mentionnées précédemment. Et on va s'en tenir à ça pour aujourd'hui, étant donné que la suite de euh, ce chapitre est quelque peu différente. Pour concerne un sujet différent de celui du tayammum et ça nous permettra donc la prochaine fois de l'aborder et ça récapitulera certains points qu'on a déjà mentionnés Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa Akhiru da'wana alilhamdulillahi rabbil alamin